Faslon al mu'rabat uqisman Al mu'rabat uqisman D'accord? Faslon al mu'rabat uqisman Avant de lire Dans le texte en arabe Ici, dans ce chapitre, l'auteur synthétise ce qu'il avait détaillé Précédemment Et il dit Rahimahullah Il dit Al mu'rabat uqismani Qismun yu'rabu Wokismun yu'arabu bil hurowi. Donc, maintenant on ne va pas voir le On va voir seulement al mu'arab. Et al mu'arab, il est de deux types. Il y a al mu'arab qui se fait par al harakat. Et al mu'arab qui se fait par al hurow. Qui va prendre des marques parmi les al al وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخر شيء وكلها ترفع بالضم وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون. آه. مثلاً كلها ميلف فق اس اتنا. آه. وخرج عن ذلك ثلاث أشياء: جمع المؤنث السالم même s'il a cité jamais qu'on a le salim donc on on va voir dans l'explication jam'u al muannas al salim yunsubu bil hmm. kasra ha hmm. yunsubu bil kasra ha il non par al fatha wal ism alladhi hmm. la yansarifu yukhfadu bil fatha ha bil fatha c'est l'inverse de ce qu'on vient de voir wal fi'l al mudari' al mu'tal al akhir bi hadhfi akhirih d'accord euh, on va reprendre cela avec les commentaires qui sont dans le livre sur lequel nous nous, nous nous basons les termes qui sont mu'rabaz par opposition à al-mebni al-mebni on a dit qu'il est figé comme lorsqu'on dit haïso le terme haïso il est mebni, il est toujours haïso on ne peut pas dire haïsi ou haïsa ou par exemple lorsqu'on dit min C'est toujours mebni. Toujours, ça prend toujours ce qu'on à la fin. D'accord euh, Ou bien ala. Ou bien ila. Euh, et on a vu des exemples comme cela. On a vu l'exemple de s'ibawaihi. C'est un terme qui est mebni. Euh, C'est-à-dire, il prend toujours la même forme. Euh, et donc, les termes qui sont mu'rabat, par position à al-mebni, sont de deux types. Al-mu'rabat sont de deux types. Hein. Le premier type... Hein, Euh, ce dont Al-Iraab, le changement des états de fin de mots, ce dont Al-Iraab se fait par Al-Harakat. Et ça, c'est la base. C'est-à-dire Al-Fatha, Al-Damma et Al-Kasra. Et ici, joint à Sukoun, qui n'est pas vraiment une Haraka, hein, mais euh, Sukoun. D'accord Ici, joint à Ce type est celui de la base. C'est-à-dire. D'avoir l'érabe par al-harakat, c'est celui de base. Hein? Et le deuxième type, c'est euh, son érabe se fait par des chouroufs. Et qui sont quatre également. Al-waou, et al-alif, et al-ya, et al, et, al, et, al -noon. Hein? et il s'y joint aussi l'omission de celle-ci, de al D'accord Très bien. Ce dont al irab se fait par al harakat sont quatre choses. Al-ism al-mufrad, le nom singulier, hein, le nom singulier, comme ja Zaydun, hein, d'accord. Zayd est venu, d'accord. Euh, Zayd ici, vous remarquez, hein, que, que c'est un ism, hein, donc parce qu'on appelle les, les gens, on les appelle par ce prénom, hein? Zayd. Ici, c'est un ism, d'accord. Euh, il a pris Tanwin donc c'est un ism. J'ai à et donc cela a pris Al-Iraq par Al-Haraka. J'ai à Et lorsqu'on change, Ra'aytu Zaydan. D'accord J'ai vu Zayd. Et lorsqu'on change encore vers Al-Khafd, Marartu bi D'accord La forme de Al-Khafd, Marartu bi Je suis passé à côté de Zayd. D'accord Donc là, ce ism il prend l'arabe par les les harakats ah il prend arabe en changeant la la haraka ah final zaidon zaidon zaidin très bien ça c'est pour l'isme al mufrad d'accord comme aussi Beytun comme aussi madrasatun et ainsi de suite d'accord la deuxième chose c'est le jameut taxir ah jameut on a vu que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 à au pluriel on a mis ulama ulama on va prendre cet exemple un t'as quelles ulama dans la position de raf avec le sujet ici c'est eux qui ont parlé donc c'est un sujet t'as quelles ulama d'accord et donc c'est ça, ça prend la position de raf et ça prend adama comme marque hein, de son raf' les savants ont parlé Ou bien, donc, dans la position de An-Nasb, par exemple, Ahbab C'est-à-dire, j'ai aimé les savants. Ou bien, mon alliance va à l'égard des savants. D'accord euh, Ici, c'est la position de An-Nasb. Ahbabtu c'est moi. Donc, euh, j'ai aimé. Donc, donc euh, l'ulama, il est en position hein, de Al-Maf'ulbi. De et il a pris La position ici de un nasb par al-fatha, al-fatha al-dhahira fi akhir. Et istama'tu ila al-ulama'i, j'ai écouté les savants. Ha, istama'tu ila al-ulama'i, j'ai écouté les savants, ici c'est dans la position de al-khafd et il prend khafd par al-kasra, euh, Comme c'est clair, alhamdulillah. Et la troisième euh, chose qui va être qui va prendre l'i'rab par les, hara, les harakat li-harakat c'est Jam'u'l-Mu'annath al-Salim le pluriel régulier du féminin hein, parce qu'il va se composer par l'alif ou l'ta lorsqu'il va se composer juste en ajoutant l'alif ou l'ta comme talibatun talibat da'iatun da'iat mumarridatun mumaridat mu'minatun mu'minat ça c'est Jam'u'l-Mu'annath al-Salim qui va être formé juste en ajoutant l'alif ou l'ta hein et donc c'est le pluriel régulier du féminin donc ici on va prendre la position d'abord de les étudiantes ont révisé le cours ou bien la leçon c'est elles qui ont révisé et ici il est après le, il est le, le sujet du verbe donc c'est Le, le, le sujet et il prend la, la, la forme du sujet qui est la forme de araf et il marque son raf par dans tout simplement hein? les étudiantes ont révisé le cours ou bien la leçon ou bien donc si on va passer à la position de un nasb kafatu moi kafatu al talibat al d'accord j'ai récompensé hein? les étudiantes excellentes hein? j'ai récompensé si par exemple leur enseignant est en train de parler ou bien donc euh, un directeur d'école ou euh, ce genre il va dire il doit prendre le il a pris le nassb par c'est comme ça que les arabes se sont exprimés c'est comme ça que les arabes se sont exprimés Et les nouhats, ils sont venus décrire la, la, la parole des Arabes. D'accord C'est en quelque sorte ce qu'on appelle une grammaire descriptive. Hein? Elle va venir, elle décrit ce qu'ils ont vu dans la parole des Arabes. Et euh, euh, ils ont, ont euh, décrit cette parole. Ils ont remarqué que les Arabes parlent comme ça. Hein? Donc ici, il prend un naseb. Par Al-Kasra au lieu de al fatha puisque c'est un jama' mu'annas salim. Et si on va passer maintenant à, euh, à la position de Al-Khafd, فَرِحْتُ ila إِلَا السُنَّةِ ou بِدَّاعِيَاتِ ila Allah. Je me suis réjoui hein, des prédicatrices hein, à Allah. Je me suis réjoui hein, de ce qu'il y a dans notre société des prédicatrices à Allah, par exemple. D'accord Ici, c'est une position de Al-Khafd. Une position de Al-Khafd qui a été marquée par Al-Khasra, tout simplement. Par Al-Khasra. Qu'Allah facilite qu'il y ait dans notre société des da'iyats et des du'ats aussi. Très bien. Donc là, on a vu l'ism al-Mufrad et j'aime al-Taksir et le al-Mu'annes al-Salim. Et maintenant, on va prendre Al-Fu'l-Mudari' ladiylamiyat tasilbi hm huh? c'est-à-dire l'on met celle-ci à l'heure ou jamaa ou al-kha tilmizu daarasahu yuraaji'u tilmizu le verbe il a pris a comme de son c'est un verbe D'accord L'élève révise son cours ou sa leçon. D'accord euh, Deuxième position, c'est la position où il va prendre nasb. Le fonctionnaire ne va pas négliger son devoir. D'accord Ici, il a pris Euh, ce mudari, hein, qui euh, auquel rien ne, ne s'est attaché à la fin ce Moudari qu'est-ce qu'il a fait ce Moudari il a euh, marqué son asb par Al-Fatihah tout simplement le fonctionnaire ne va pas négliger son devoir et le troisième exemple c'est l'exemple où il a un euh, jazim il a reçu un jazim hein, euh, donc l'm. Par exemple, comme on va voir le nawasib, on va voir peut-être cette séance ou la prochaine. Donc là, hein, un amr n'a pas été négligeant dans sa prédication ou bien n'a pas manqué dans sa prédication. D'accord Il introduit Lem yu kassir, i cela a pris sukoun, tout simplement. Harakat sukoun. Donc il est mu'rab bi al-haraqa, qui est sukoun, hein, comme ce qui bien. Maintenant, ces quatre choses ont al-rafi' par al al Ah, et elle jazme par elle Et trois choses rouges donc à ce qui précède, comme l'auteur euh, lui-même il l'a mentionné ces trois choses. Ah. <t 'en> trois choses dérogent à ce qui précède. Trois, trois euh, exceptions. D'accord Trois choses dérogent à ce qui précède. Un, hein muannas al salim. Le pluriel régulier du féminin, hein, il reçoit un nasb par les, la marque de Al-Kasra. D'accord comme, comme on dit, Akramtul Hindati au lieu de Al-Hindata. Les Arabes ne se sont pas exprimés par Al-Fatha ici, ils ont exprimé cela par Al-Kasra. Donc il prend un nasb par Al-Kasra au lieu de Al-Fatha, puisque est-ce que c'est un jama' mu'annas salim D'accord C'est comme ça que les Arabes se sont exprimés. D'accord J'étais généreux envers les Hindes, par exemple, les filles qui s'appellent Hindes, qu'elles soient deux ou trois et ainsi de suite, c'est un jamel. Le jamel c'est à partir de deux. Mais seulement les Arabes distinguent, ils mettent la, la, la forme de, de deux et la forme hein, de, de plus de deux aussi, euh, qu'ils appellent euh, strictement, euh, au sens strict, aljamel. Très bien Donc, ce maf'ulbi, al-hindat, devait avoir un nasb par al fatha en principe. Hein, mais il a reçu al-kasra. D'accord Ça, c'est le premier cas d'exception. Deuxième cas d'exception, al-ism al sarif. D'accord Le nom qui n'admet pas al-kasra et qui n'admet pas tanwin, pour nous, pour expliquer un peu ce qui n'admet pas al euh, Comme on va voir, euh, dans, dans, une, dans, dans une recherche particulière, quels sont ces, l'esmè, <t> m'a <'asthema> menoua minasarf. L'esmè, <t 'asthema> l'adil, la, la yansarf. Comme par exemple, Ahmada, hein, ou Oumara, euh, d'accord Salam tu ala <'asthema> Ahmada. On ne va pas dire Salam tu ala <'asthema> ahmedi D'accord Salam tu ala <'asthema> Ahmada, j'ai salué Ahmed. D'accord Euh, et c'est magnifiquement expliqué par l'Husseinin dans l'Ajromiya. Donc, euh, et on va, Incha'Allah, euh, prendre ce, cette partie en traduction, Incha'Allah. Salam tu ala Ahmeda. D'accord Salam tu ala Ahmeda. J'ai salué Ahmed. D'accord Ce nom devait recevoir Al-Khafd en principe. Al-Khafd par al kasra Mais il a reçu Al-Khafd par Al-Fetha. Salam tu ala Ahmeda. Salam tu ala Umara. D'accord? Uh, voilà, l'ism le dit laïnsarif. Le troisième cas c'est al-fi'l al-mudari', dont le dernier harf est mu'tel, mu'tel al-akr. Al-fi'l al-mudari', mu'tel al, mu -mu mu al Il reçoit al-jazm par l'omission de cette lettre finale. Il ne reçoit pas al-jazm, comme on a vu, il ne reçoit pas al-jazm par soukoun, mais il reçoit al-jazm par l'omission. Hein, euh, euh, carrément par l'omission de la lettre euh, finale qui est harf euh, al-ilah. Exemple لم يخشى, اصلها يخشى, هو L'am لم يدعو, اصلها يدعو avec le waou. et لم يرمي, اصلها يرمي avec al D'accord En principe, il devait avoir le Al-Jazm » par al-sukun, mais il prend le Al-Jazm » autrement. Hein, Euh, par contre, si on va prendre un verbe qui n'est pas mu'tal al-akhir, arsala par exemple, l'am yursil, ça va prendre seconde Ou bien si on va prendre euh, le verbe kataba, yaktubu, l'am yaktub, ça va prendre seconde Ou bien hadara, yahduru, l'am il va prendre aussi seconde Donc hadara, assister, kataba, écrire, et arsala, envoyer. Très bien. Quatre choses reçoivent l'Iraq par al-Hurouf. Maintenant, on a vu l'Iraq par al-Harakas. Maintenant, on est en train d'entrer de, dans l'Iraq par al-Hurouf, par les lettres. Hein? Quelles sont ces choses qui reçoivent l'Iraq par al-Hurouf C'est al-Musannah. Al-Musannah. Al-Halat al, al, al, al, al Le cas de deux personnes. Le cas duel. On appelle cela aussi le cas duel. Le cas de deux personnes. Hein? et aussi jam' al-mudhakkar as-salim al le pluriel régulier du masculin I aussi al-asma' al-khamsah les cinq noms abu akhu hamu fuzu I ha. et aussi 4 al-af'al al-khamsah d'accord al-af'al al-khamsah ha euh, yaf'alan taf'alan yaf'aluna taf'aluna taf'alina d'accord on va commencer par al musanna al musanna comment il va recevoir son I'rabe Il va le recevoir par ال, Al-Hurouf et non pas par al haraka al musanna marque son Rafa' par Harf Al-Alif. al musanna y Rafa'u Bil-Alif. D'accord Et il marque Al-Nasb et Al-Khafd par Al-Yah. D'accord Il marque Al-Rafa' par Al-Alif et il marque النصب nasb الخفض Al-Khafd par فاز Exemple, ها al اون Si on va se poser la question. Qui a euh, eu la victoire ou bien qui a triomphé? Hein? Les deux excellents ont gagné. Qui a qui C'est fait l'action, c'est le fa'il. C'est celui qui a fait l'action, ا l D'accord Donc, ici, il fait le Mujtahidani. Le Mujtahidani, c'est un sujet. Il reçoit Rafa. Il reçoit Rafa. Par quoi Par l'alif. « Akram tu le J'ai fait honneur, ou bien j'ai récompensé, hein, les deux excellents. Les deux excellents. « Akram tu le D'accord Ici, il est en position de « C'est moi qui ai fait ce « Ikram », cette générosité. C'est un honneur assez, assez excellent, hein. Et donc, eux, ils sont en position de mef'ulbet. Ils ont reçu l'action. D'accord? Donc, ici, euh, mujtahidain ils ont reçu un nasd. Par quoi? Par alia. Hein. Et si on va passer maintenant à asnaït ou al <'en> al j'ai fait de l'éloge aux deux excellents. D'accord Aux deux excellents. J'ai fait de l'éloge aux deux excellents. Asnaitu ala, ça ça doit prendre al-khafd. Puisqu'il est précédé de harf al-khafd. Ala. D'accord Al-mujtahideini. Ça toujours on est avec le musannah. Al-mujtahideini. D'accord Ici, il a reçu al-khafd par alia. Puisque c'est al-musannah. Donc, al-raf' euh, est marqué par l'alif. Et al-nasb est marqué par l'ia. Et al-khabt est marqué par li, d'accord. Maintenant, on va voir le deuxième cas qui va prendre al euh, par al-huruf, qui est jam' al-muzakkar al-salim. Jam' al-muzakkar al-salim, on a vu, il prend, on passe à al-jam' dans le muzakkar jam' al salim. On passe du singulier vers le pluriel en ajoutant l'uaw ou le nun ou bien liaw ou le nun. آه مسلمون مسلمون آه صالحون صالحون آه آه مؤمنون مؤمنون آه عابدون عابدون سائح سائحون راياس دو سويس دونك جمع المذكر سالم مارك سون رفع باغ حرف الواو اي مارك النصب والخفض الخفض اليا الياء مارك Uh, Al-Nasr Al-Khafd par Aliyah Les exemples Intasara al-Muslimuna D'accord? Il est en position de sujet Intasara al-Muslimuna Les musulmans ont vaincu Par exemple, ont triomphé, Ou bien ont vaincu Intasara al-Muslimuna Donc il a pris uh, La marque de Al-Rafa'i par Al-Wa'u alamat masrafii Al-Wa'u Niebet ani dhamma, li salim. C'est le qui marque ici uh, uh, Rafel. D'accord? Walej tu l'muslimina. Moi, j'ai uh, marqué mon alliance envers les musulmans. Ha? J'ai exprimé mon alliance envers les musulmans. Walej tu muslimina, Ma Mon alliance va à l'égard des musulmans. D'accord Donc euh, c'est moi qui est le sujet Et euh, le ici c'est En position de Il prend un nass par alia Puisque c'est un sa'alim, Il marque Un nass par alia Et aussi si on va passer à la troisième position hein, Qui est la position hein, De al-khafd Da'outu Toujours c'est moi qui a Appelé les musulmans Hein D'accord Par exemple, ou non, si on va dire da'autu l'muslimina, c'est un Mais si on va dire da'autu l'il muslimina, j'ai fait une invocation ou une prière pour les musulmans. D'accord Da'autu l'il muslimina, j'ai fait du'a pour les musulmans. D'accord Da'autu l'il muslimina, ça c'est la position de al khafd D'accord Ça c'est la position de al khafd et il a pris al khafd Par quoi Il a marqué son C'est par aliyah, Par aliyah. ya L'île muslimine, C'est par aliyah puisque c'est un jame Muzakar Salim. Aussi, le troisième cas, c'est l'asma ou l'chamsa, qui reçoivent un rafi par harf. Par harf al un Arrafi par al-waaw. Abou, achou, et ainsi de suite. Ils reçoivent un nassb par al-alif. Na anosb aba, raeitu aba, foulan. I reçoive anosb par al-alif. I il reçoive al-khabd par alia. Marartu bi abi salma, par exemple. D'accord? Exemple. Safara abouka. Hmm? Safara abouka, ton père a voyagé. D'accord? Waddartu aba ko. Moi? J'ai euh, été présent pour les adieux de ton père, par exemple, ou bien j'ai salué ton père euh, lors de son départ. Wadda'tu euh, Donc, dans le premier exemple, abuka, c'est al-rafah par waw. Dans le deuxième exemple, wadda'tu abaka, c'est al-nasb par l'alif. Et dans le troisième exemple, sa'altu salam asali abika. Sa'altu salam asali abika j'ai imploré pour l'intégrité de ton père hein? ici on a marqué les abika on a marqué al hafd par aliya mali abika marartu bi abika d'accord salat salima abika ça c'est al hafd par alia. très bien et le quatrième qui va prendre donc l'i'rab par les c'est alf af'al wal ce qui s'appelle af'al al-khamsa quand ta les al-khamsa ils ont al-raf' par an-nun par thubut an ils ont an-nasb et al-jasm par l'omission justement de an d'accord par l'omission de an les exemples az-zaydani yusafirani <sum> La forme du yef alani. Al zaydani usafirani. Les deux le le zayds voyagent. D'accord, les deux zaid voyage. Al zayd, zaydani usafirani. D'accord? Donc ici, il marque al raf'a par subutun nun. Al zaydani usafirani. Ce so so so verbe, il va marquer uh, uh, al par. Subut un nun, hein. Si, on va passer al-zeidun, yusafirun, hein. Ça va aussi par subut un nun, hein. Euh, anti tu par subut un nun. Si on va prendre maintenant, la position où il reçoit un nasib, dakhla al-ehi nasib, où il va recevoir, il est introduit par un nasib, Un no, harf do an-nasb mm. al-Muhammaduna -mu, al len yusafiru. Mm. Ah, len yusafiru. D'accord? Euh, len yusafira. Au singulier. Len yusafiru. Hein? Les Muhammad ne voyageront pas. Len yusafiru. Dans le futur. No, no, len yusafiru. Dans le futur proche. Ou, ou. Donc là. Le, le, donc ici c'est la forme de base c'était al-muhammaduna yusafirun d'accord et maintenant euh, si on va prendre la position où il va recevoir un un jazim antia lam tu safiri lam lam jazim il a reçu un jazim un حرف qui, qui, qui, qui fait le travail de Al -Jazim. D'accord? Anti esma'u lam, lam, lam, lam tu s'afiri. D'accord? To asma, tu n'as pas voyagé. D'accord? Donc lam tu s'afiri, asluha, La base c'était tu s'afirina. Anti tu s'afirina. Maintenant pour marquer al-jazm, on a supprimé an-noun. On a su supprimé an-noun.